Ce soir, nous aurons une programmation très très ordinaire côté musical, voire même très poche, <rire> parce que nous avons consacré nos efforts au niveau des insultes et propos irrévérencieux. <rire> Donc, attendez-vous à entendre du métal de bas étage spécialement choisi par Sinistros qui n'a aucune espèce de goût d'aucune sorte. m a en contrepartie, Vous recevrez tout à fait gratuitement de la provocation de haut niveau et haut de gamme. <rire> et comme disait l'autre, c'est n'importe quoi comme à l'habitude. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant-chef. Parce que si vous avez remarqué, nous sommes loin d'avoir amélioré nos soins et services. En fait, nous nous faisons un devoir de s'éloigner autant que possible la... du qualificatif professionnel. <rire> p r i e r pour ne pas survivre en foi. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's get trash sucker! Go! Okay. Le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 25 septembre, les Patriotes soccer affrontent l'Université Laval au CAPS. Masculin 13h, féminin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. u q t r c a patriote. Les 14 et 15 octobre prochains, à la b â t i s s e Industrielle, r o i r i v i è r e s Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cipou 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 11e édition. 15 groupes sur deux soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h e i s t Crypto-Psy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à r o i r i v i è r e s Maple d e a t h Cavalera Conspiracy. Vibrator! This is an i e en vente chez Musique Daniel Côté, au Colimaçon et au r l i m m e t a l c o m coût e 40$ pour un soir ou 0 pour l e d u o、so、r Quantité limitée. CD compilation double remis gratuitement à l'entrée u n e g r a u t é de g a y Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement metal de l'année. o p u d é t a i l v i s i t e le r l i m m e t a l c o m Salut, mon Dani. Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je s t du b o u r de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi oh, oh,、si、m o i t'arranger ça. o u a i o u i s aussi, tu m'amènes, toi, là. là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes, puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Dani, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment tripants, et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Saviez-vous que t é l é c o g e c o produit deux émissions en lien avec l'UQTR? Chaque semaine, le professeur r é g i Solery s utilise la science pour corréler certains phénomènes dits paranormaux. Vous pouvez même venir assister à l'enregistrement en studio. Pour réserver votre place, composez le 819-693-8353. De plus, un groupe d'étudiants en communication ont comme mandat de créer l'émission 15 têtes valent mieux qu'une. Soyez c e r t a i n que vous y trouverez des sujets qui vous touchent. Pour connaître l'horaire de diffusion, rendez-vous sur TélécoGECO pour de vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez f o u Écoutez. 8 9、voilà. wow. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 20 septembre de l'an de disgrâce 2011. I am Dr. Payne Pendragon. Et le gobelin pestilentiel est nul autre que Sinistros! Yo, man, ça chill! Encore une fois, t'en perds des bouts. Je s u trompé e d'émission. <rire> oui, pas mal, get out! <rire>、ah, ça va très bien, merci. Je te l'ai pas demandé. C'est pas grave. <rire> je, je, je, devance, te... je devance tes questions.、Ouais. Tes questions stupides ne, me dérangent s Et tes réponses vont aussi de pair avec mes questions. C'est de même e ça fonctionne. Oui,、ah. c'est ça. « Hey, Comment ça va? b e n ça va pas bien. Ben, me... On s'en fout pas mal. Ben, je、euh, sais. Sinistros,、euh, est-ce que tu savais que dans, dans la vie, ce qui est important, c'est le quick? Oui, ça c'est très important.、Mm. Mais、euh, une des choses, je dirais,、euh, primordiales. D'envoyer faire foutre les auditeurs? Non. non? C'est de e pas emmerder celui qui te domine, c'est-à-dire moi. <rire> qui veut dire que je te s e r a i gré de te taire le restant de l'émission et de simplement ouvrir ce qui te sert de marche-patate sur, sur commande uniquement. T'as-tu une télécommande? Pause. Qu'est-ce que je viens de te dire? <rire> oui, j'en ai une. Elle s'appelle ceci. Elle est assez efficace, mais elle a le moins long de portée q u u n f r a n r o u g e Non, comment ça va? j e s r e J'espère. Faire ça ou un autre appel? <rire> ben, moi, ça va bien. Moi, ça va bien parce que、euh, j'ai、euh, découvert de bons albums dont je vais parler un peu plus tard dans la v i s i o Ben, moi aussi. J'en ai découvert des traits pas bons aussi.、Hein. Ça, j'en parlerai peut-être pas. Ouais, ben, ça, regarde. Oui, on peut en parler quand on n'aime pas quelque ben, chose. Ben, oui,、hein. mais, tu s a C'est le fun de taper ça en tête de quelque chose qu'on n'aime pas.、Hmm. Tu sais, il faut toujours que tu dises que t es sous le couvert de l'anonymat, à part le moment où je révélerai ton adresse. w、wow, Ouah, ça, c'est pas bien, mais. Non, non, mais t'as le droit de dire ce qui te plaît pas, là. On s'entend. Mais Dieu sait qu'il doit en avoir. Et, il m'a dit en affaire que la semaine passée, il a fallu que j'écoute six albums pour en, en critiquer au moins deux. Là, ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ouf. Il y a des semaines comme ça qui font que. Qui fait... <rire> ouais, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui sortent que ça serait techniquement impossible que l'ensemble des produits soient intéressants. Là. Ça. Ça, ça serait bien le fun. Oui, mais ça, serait... ce C'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. C'est notre.、Euh... Ça va selon mon opinion, tu sais. Oui, absolument. Mais il reste qu'il y a tellement, tellement de choses qui sont disponibles. T'es un、euh... peu comme toi, t'as aimé Anthrax. Moi, t a n m'as laissé, bon. Oui, je suis d'accord. C'est pas mauvais, là, mais c'est. n、oh, o i je t r o u v e ça cool. Je t r o u v a i ça cool. Mais on en reviendra, on reviendra un... On en reviendra tout à l'heure. On en r e v i e n t r a on r e v i e n t a v a n t la pause publicitaire, on a entendu un bloc de, ma foi, plusieurs minutes, qui comportait principalement,、euh, des formations trash metal. Euh, on a entendu Testament et la pièce Dawn for Life qu'on retrouve sur l'excellent album de Gathering qui est paru en 1999、euh, sur Spitfire. Et c'était le dernier album、euh, que Testament sortait、euh, avant celui de, je pense qu'il était, qu était, 2008, je pense.、Euh, the Formation of Dalmation?、Ouais. Non, non, je pense que c'est plus 2009. 2009? Ouais. Une dizaine d'années, je dirais, là, entre les deux.、Euh, juste auparavant, nous avions Wedgeburner et la pièce Break the Skulls. q u o n retrouve sur l'album Demons de 2010, sur l'étiquette Evil Spell. Moi, j'aime beaucoup ça.、Oh, j'aime、oui, beaucoup ça, cet album-là. Le précédent est assez moyen. Je l a p a entendu, c e u i Je trouve assez moyen. e、euh, nous avions Sacrifice à la pièce Hiroshima, que l'on retrouve sur The One I Condemn, qui est le, le c'est là aussi une, la dernière apparition de cet album-là, depuis, mais cette fois-ci, beaucoup plus longtemps, là. Euh, c'était une réunion en 2009 pour Sacrifice et ça est paru sur Marquis Records. i s on a hâte des War of Troy oriental. Oui,、mm. tout à fait. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas. Oh,、okay, que oui.、Euh, nous avions juste avant la formation Death et la pièce Primitive Ways que l'on retrouve sur le très bon album Leprosy de 1988 qui est paru sur Century Media. Slayer et Hello Waits, qui était une demande spéciale pour, malheureusement, j'ai oublié pour qui c'était. J'avais pris, pris la note la semaine dernière sur l'autre、euh, canevas, puis je ne me rappelle plus, je suis désolé, mais en fait, c'était pour toi Hello Waits, qui est tiré de l'album éponyme de 1985. C'est drôle, hein, parce que cette pièce-là, comme tu le disais tout à l'heure, ç a ça part, c'est la plus violente. Après ça, les tones sont plus downbeat. Ouais, c'est ça. pis, cette m o u s e s de pièce-là, ben,、euh, la moitié de les, la p i -ce moitié, c'est l'intro. <rire> c'est encore pire avec la reprise de Cradle of Field. Ouais, ben, là, c'est ça. La, la, l i n t r o est encore plus,、euh, je dirais, étirée. Étirée、euh, euh, ouais, a u s i i l a u n t i r é l'élastique jusqu'à temps q e ça pète. Ouais. Et on a ouvert le b l o c et l'émission avec Exodus et la pièce a l e s a n d s in Violence que j e d é d i e à mon bon ami, le rockmaster Alain Lefebvre, qui,、euh, va sûrement savoir pourquoi je lui déduis. Je lui dédie, pardon. Tiré de la, du premier album b o n d e d by Blood de 1985, qui est un petit chef-d'œuvre. Oh, que oui. Tiré de Combat Record. Ceci étant dit, il est 1 9 vers 4 3 si je ne m'abuse. Tu pourras-tu i le confirmer ou l'infirmer? Ben, je te confirme ça,、euh... Dans deux jours. Dans deux jours. <rire> ok, c'est bon. Rappelle-moi pour que je te le dise. <rire> oui, <rire> compte sur moi. Et、euh, Sinistros mentionnait la venue de Sacrifice au Metal Fest, évidemment, parce que c'est la 11e édition cette année. Merci, mon cher. C'est la 11e édition cette année qui se tiendra、euh, le vendredi 14 et le samedi 15 oct octobre à la Bâtisse industrielle qui est située au 1760 avenue Gilles Villeneuve, ici à Trois-Rivières. j a i m e n t i o n n é que les formations suivantes le vendredi se succéderont, e、euh, u Calter, Les Écorchés, Bailey the Massacre, Car Inflex,、euh, euh, Atheist, Napalm Death et Annihilator. Et tant qu'au samedi, h、euh, a n d is Near, Mass Murder, Messiah, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. J'ai l'impression que quelqu'un est en r a i n de mourir, moi. Euh, l'ouverture des portes se fera à 17h. Les b i l l e u x spectacles seront les deux soirs à 18h. C'est pour tous. Les billets sont en vente aux endroits suivants. C'est-à-dire Musique Daniel Côté.、Euh, la Puce Rock.、Ah, J'ai de la misère à le voir. C'est épouvantable. C'est très petit, hein? Ouais. C'est ben i petit. C'est pas l que je pourrais v o i r ça, là. t e n d o n s un peu. Billets. T'as ici. <coughs> ça peut être plus petit. Je serais ben i content. Le Colimasson et sa Trois-Vieux à Profusion à Montréal et Vision Rock à Québec. Disque et ruban à Drummondville et sur le Trois-VieuxMetal.com via PayPal. Au coût de 40 dollars soirs individuels et le forfait de soirée au coût de 70 dollars. Bon, ça s'étant dit, Sinistros,、euh, tu nous présentes、euh, deux sections d a l b u m ce soir encore une fois. Oui. e dis encore une fois parce que j'en ai plein mon c a s s u e là. o u oui. Mais c'est pour ça. c e s Tu p o r ça. Non, je, non, je, tu persistes là-dedans. J'en tu... mettrais bien trois, mais justement, tu vas en avoir encore trop ton c a s s e Je me limite à deux pour te ménager légèrement. Non, mais j'ai compris, moi, le, ta, ta, ta façon de programmer. C'est bien moins long de programmer deux albums. t a s tout ben, compris. <rire> moi, je me tape la job pendant que le cave irait de moi à côté. Hein? <rire> hey,、euh, envoie-donc, toi. Bon, on va commencer avec une formation norvégienne、euh, qui s'appelle Han Arger. Euh, formation que j'avais connue en 1999,、euh, suite à la sortie de la compilation Firestarter de Century Media. Il y avait une pièce là-dessus qui m'avait beaucoup plu. Oui, je m'en rappelle que, aussi. J'avais donné、euh, la chance、euh, d'écouter l'album、euh, Odin's euh, On You All, qui s'est avéré、euh, carrément décevant. OK. Fait que j'ai passé dix ans sans, sans, explorer, sans, sans explorer la formation en Arger, jusqu'à temps que le dernier album, No r o n d e me tombe entre les pattes la semaine dernière. Ah,、oh, j'ai dit, OK, c'est correct. On va donner une petite chance au coureur, puis on va l'écouter. Bien, c'est quand même très bien.、Okay. Mais très je ne serais pas, cet album-là, je vais le découvrir en même temps. Bien, c'est un trip assez Viking Metal. Tout le long de l'album, tu sens. Comme s'il y avait une tribu qui embarquait sur le d r a c a r e p u i s'en q u ça e en allait envahir l'autre monde, dans le fond. Là, ils s'en vont vers Alia carrément.、Okay. C'est、euh, assez spécial. Pis,、euh, ayant écouté le film tard en fin de semaine,、okay. pis, ça fait assez spécial de voir certaines. Les connotations. Les connotations comme, les comme le, le, le Bifrost.、Ouais. C'est vraiment drôle.、Euh, moi, j'ai choisi deux pièces. Des, ça, c'est le seul bémol. C'est un gros bémol à l'album. C'est que les pièces sont beaucoup trop longues. Ben, je regarde ici, là, en partant, la première pièce qui soit nous présentée, qui est e 12.54. Ben, la 12, oui,、bien. la première est 12.54. C'est une excellente pièce, sauf qu'il aurait pu, peut-être, enlever un 5 minutes facile à la pièce,、là. Puis, ça l'aurait pas a m p u t é pour la rendre. Ben,、là. non, pas vraiment, parce qu'il y a des passages qui se répètent, là, tu sais.、Euh, o、okay. k a Il y a un petit peu de redondance. Oui, mais, tu sais, c'est vraiment comme la tribu, l'armée au complet qui avance, là, tu sais, dans le fond, c'est ce feeling-là qui, qui ressort, là, tu sais, avec,、okay. euh, Tout le long de l'album, c'est comme ça. T'as la bataille, t'as le, le, le, le, le festin de, de, au banquet d'Oddy, e、ouais, j'imagine.、Okay. C'est le jour qui est、ouais. complet.、Euh, c'est un album assez intéressant que j'ai mis, je pense, c'est 7.5 sur 10. Je vais te ça, le dire à l a i r e r sur la a n i t n si je, je me souviens dire, bien. Je vais te l e d i r e r l i n s t a n t 7 o u 7,5. 7, 7 s u r 10. 7 sur 10.、Oui. Euh, ça a perdu beaucoup de points, justement, à cause de la longueur. Ça vient comme agaçant par bout. Mais, il、euh, y a des très bonnes idées là-dedans. Il y a très, d'excellents riffs,、euh, p、euh, u i s le vocal est très bon,、euh, c'est, bon. Okay. Ben, écoute, on va aller. C'est un plus... album très intéressant. Comme,、euh, que je dis, il pourrait peut-être faire partie de la liste 2011 de réanimation, si le temps le permet. <rire> oui, c'est exact. e e m n t Il va en bas de liste, si le temps le permet. f i t que j'ai choisi deux pièces parce que les pièces sont assez longues. J'ai choisi la pièce numéro 1 qui s'appelle、euh, Noron Craft et la pièce numéro 4 qui s'appelle Varden Brené. On repart tout de suite avec、euh, l'album Noron Energer qui est paru le 9 septembre 2011 sur Indie Recordings. Go! Le réseau Transport Mauricie facilite vos déplacements partout dans la région. De nouveaux circuits de transport collectif sont maintenant disponibles, unissant les territoires d e Chenaux, Latuc, Masquinongé, m i k i n a c Shawinigan et Trois-Rivières. Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez le site transportmauricie.com. Avec la collaboration de la Conférence régionale des élus de la Mauricie et du ministère des Transports du Québec, qualité et efficacité, le réseau de transport de la Mauricie, une solution à vos destinations. t r a n s p o r t m a r i c i c o m Tu veux t'éclater à Québec pendant trois jours? Procure-toi ton passeport pour le festival e n v o l é Macadam et viens découvrir plus de soixante b e i n e s provenant de quinze pays, dont Rise Against, I Am, Jean-Louis The Last Assassin, As I Live Dying, Blood for Blood, Band of Scarf et plusieurs autres qui t'en mettront plein les oreilles. Le festival e n v o l é Macadam en collaboration avec la bière Tremblay du 29 septembre au 1 e r octobre à Québec. Procure-toi ton passeport trois jours sur e n v o l e macadam.com. T-shirt, crayon, carte d'affaires, manteau, autocollant, bref, n'importe quel objet, l'équipe de Wax Design t'imprime ce que tu veux. Que ce soit pour ton activité étudiante, campagne de financement, réalisation personnelle, association ou même ta compagnie. Wax Design est la compagnie qu'il te faut pour réaliser ton projet. Avec son équipe qualifiée, ils sauront offrir un service de graphisme personnalisé. Wax Design, c'est aussi des cours de kite et de paraski flex, de l'impression, de la broderie, le tout fait ici à Trois-Rivières, au 270 rue l a s e r t e o u visite le waxdesign.ca. t i e Vous êtes assez f o u pour l é c o u t e r there <29. S 2> we エー9 Et vous venez d'entendre les élécubrations musicales qui sont des choix de Sinistro. Eh oui, formation norvégienne Hanarger avec les pièces Vardenbrenner et Noron Kraft sont tirées de l'album Noron. Moron. Moron, oui, Moron, qui est sorti le 9 septembre dernier sur Indie Recordings. Un album de six pièces、euh, qui donne dans l'esprit viking et guerrier.、Mmh. Le seul bémol, c'est que les pièces sont un petit peu longues. b e n ça, il、euh, y a des fois, ce que ça nous plaît d'avoir des pièces longues, surtout quand on les aime énormément. Il y a des fois, quand on aime l'album, sans plus, on trouve que les pièces sont un peu longues. C'est ça. Bien, oui, tout à fait. <coughs> eh bien, euh, côté euh, spectacle dans la région、euh, immédiate, comme je l'ai dit tout à l'heure, vais-je le retrouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas ça, par contre, que je voulais avoir, désolé. J'ai parlé tout à l'heure du Trois-Rivières Metal, 11e édition.、Hey, c'est du poche, moi, là, ça, là. Ben, ok. Mais il y a un autre spectacle qui se produira ce samedi, ici, soit le 24 septembre, au r o c a f é l e Stage, au 75 rue Fusée, Trois-Rivières, District Cap de Madeleine. C'est Cryptic Halling, Obscursus Romancia, Enigmist et ARS. C'est pour tous, c é t a i t 19h, il en coûtera 10 dollars. C'est ça. C'est ça. D'accord. That's it. C'est tout. That's fucking hard. Allons-y. Oui. Où ç e va au spectacle? Non. OK. Non, non plus, c'est pas.、Euh... Mais Cryptic Calling, ça, f... ça fait tellement longtemps que j a i pas entendu ça que je me rappelle même plus comment ça sonne. J'en ai chez nous. Faudrait que... Moi, j'ai entendu、euh, a r i s e là-dedans. Non,、pire. ça, je e connais pas. Ça a de l'allure. D'accord. Spectacles qui sont à l'extérieur. du, e、euh, de la région mauricienne, c'est-à-dire, e、euh, Montréal et Québec.、Euh, demain, le 21 septembre, au Foufoune i s électrique, s c'est Evergrey, s a b a t o n Power Glove et The Absence. C'était 19h. <rire> C'était 19h au coût de 20 et 25 taxé inclus. e s Les billets sont disponibles via admission.、Euh, jeudi, le 29 septembre, c'est jeudi prochain. Euh, au, au Café Campus,、uh, Enslave, Alceste et Junius. Ah, ça a changé parce que c'est Ghost. C'est quoi le band? Junius. Je connais pas ça. Moi non plus. Non. Ça, c'est vraiment poche, par exemple. Très. t C'est poche.、Là. Anyway. C'est à 19h. Il en coûtera 20 et 25 taxé inclus. C'est disponible via admission. C'est au Café Campus, Enslave. Moi, j'ai l'impression que ça va jouer pas mal sur les, les ventes de billets de spectacle. C'est fort possible. C'est fort possible. Je pense que Ghost était assez attendu. Je pense que oui.、Euh, lundi, le 10 octobre prochain, au Foufouines Electriques, Saxon, en compagnie de Borealis et de Eric. C'est à 20 heures. Il en coûtera 20 dollars et 25 dollars taxes incluses via admission. Euh, s n t n h p r t a i s plus ça. n o vaut même pas à peine. Passe un autre appel. Ouais, on est rendu au mois de février, Dark Funeral, funeral. Decide, au mois de mars, le 4. Et ça s'arrête là pour l'instant pour les programmations de BCI. Ceci étant dit, moi aussi, je vous proposerai un album un peu plus tard dans l'émission. Il s'agit de. Un album joyeux, <rire> oui, festif. Par... Oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est les qualificatifs qui lui conviennent parfaitement. Rock'n'roll est déluré. <rire> w o w t'es en verbe ce soir, toi. <rire>、euh... ouais, rock'n'roll, je te rock'n'roll, tu rock'n'roll, nous rock'n'rollerons.、Euh... Oui. Un petit l u t r e de même, là, que、non. ça vient. Moi, je suis、ouais. en verbe, c'est.、Oh, ouais, c'est ça. Il m'a mis e la misère, moi.、Hein? Uncle Tom, Angel Ripper. Dernier album. Elle, Il arrête de me regarder de même, toi. Il... <rire> Incroyable. Dernier album de ce, de ce joyeux luron, comme dirait Sinistros e pour combler ses, s a verberie. Et son dernier album. Et je déteste prononcer ces mots-là en allemand. Puis en plus, tout à l'heure, j a u r a i r beaucoup de fans à prononcer les titres. Juste la, le titre de l'album. Nank est bibendum. Bibendum. a l l e u ça, c'est un peu plus tard. C'est un très bon album. Et puis,、euh, je dois dire qu'il y a eu, <rire> sûrement, il a v o i r beaucoup de plaisir à le faire. Ah、oh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il n'a pas dû le faire à j e u n tout le long, d'ailleurs. Mmh, juste avoir des titres de tout, comme Beer <rire> ou des trucs comme ça. Oui,、ouais, effectivement. Il、euh, y a、euh, le nouveau Aid Sphere qui sortira le 27 septembre prochain, c'est-à-dire、euh, sous peu. Je crois que c'est en début de semaine prochaine, si je ne m'abuse. Mardi prochain, ça se pourrait、euh, Oui, ça se peut. Très bien. Aid、euh, Sphere e t l'album Welcome to the.、Oh, je ne l'ai pas changé, ce n'est pas Welcome to the m o r b i d Rush. t a i t c i e n Ça, c'était Vader. Je ne l'ai pas, Bader, pas Bader, changé.、Ça. Je ne m'en rappelle plus, je vais vous le dire à l'instant, ne bougez point.、Euh... Tu as fait tes mises à jour un petit peu vite cette semaine? Oui, effectivement. <rire> oui, parce que plus tu me reprends à quelques places. t as fait la même erreur que ça, d'ailleurs. Je suis désolé, je vais me reprendre.、Euh... C'est des choses qui arrivent. Je ne sais pas, c'est quoi le titre d Talbank? j vais aller chercher tout à l'heure. Bon, allez, g a s Et Sphere,、euh, qui est à sortir, ça, c'est la prochaine que tu nous présentes tout à l'heure. Oui. Il y a-tu quelque chose d'autre intéressant? Ah oui, moi je veux vous parler de quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé.、Euh... Je ne le trouve plus. Oui, <rire> h Operf, le dernier album de h Operf. Je n'ai pas écouté encore. C'est vraiment pas ce qu'on peut s e n t e n d r e C'est un album qui est très, très tranquille. Tranquille. Ah oui, il n'y a absolument rien là, pour.、Euh, Il y a rien pour、euh, s'énerver là, là. C'est un album qui est très smooth, très tranquille, qui est très mélodique. Pas nécessairement des pièces qui sont toutes excessivement longues,、là. Mais c'est un album que moi, personnellement, me rappelle énormément les très bonnes années du progressif des années 70. Donc,、okay. je suis très fan. Les, les bandes qui ont fait des, des, des albums, des compositions qui étaient beaucoup plus smooth, un peu plus, je dirais. planantes. planantes.、Euh, avec euh, Beaucoup de recherches instrumentales au niveau des harmoniques, et des h a r m o n i e s des harmonies,、euh, des jeux de vocaux intelligents. C'est vraiment pas un album qui s'adresse aux amateurs de death progressif traditionnel comme Opeth nous a habitués dans bien de leurs albums, entre autres. Ça n'a aucun rapport, c'est vraiment pas musclé du tout. c'est、euh, très très tranquille. Moi, j'ai été emballé par cet album-là. Euh, C'est assez, assez éveillé pour jouer à réanimation. Pas du tout. Genre,、ah, je ne le présenterai même pas à réanimation.、Oh. Ça n'a aucun rapport avec l'émission qu'on fait.、Okay. Euh, vraiment pas du tout suffisamment é v e i é pour le faire. Moi, j'ai donné quand même un 8 sur 10 parce que je le trouve très intelligent. Je trouve que l'approche de h o l p e t h et de Mike a k e r f e l d sont.、Euh, et, et, en fait, leur approche est très euh, audacieuse. Euh, Intelligente, comme je l'ai dit tout à l'heure, on risque de me répéter,、euh, mais je, je serais un mauvais conseiller de dire que cet album-là s'adresse à des amateurs de métal. Point à la ligne. Il faut avoir eu un intérêt et avoir encore un intérêt pour la musique progressive, ou, progressive vraiment、mmh. qui date d'une quarantaine d'années pour être capable de l'apprécier à sa juste valeur. Et,、euh, mais. Écoute, c'est l'évolution du band. Ils ont décidé qu'Heritage i faisaient l s que、Heritage、était un album qui était de ce type-là. Possiblement que le prochain va être différent. On sait que Michael Crawford est c a p e u r de passer du coq à l'onde assez facilement. Oui, b e sûr. a d e f i s de faire des synthèses des, des styles. Il chante dans Bloodbath. Pis...、Oh, oui, oui. Ça, c'est un album qui m'a vraiment beaucoup plu. Il est disponible à LP aussi. Je pense qu'il y a une édition de luxe en LP là, qui comporte, je pense, trois albums, quelque chose de genre. Moi, ce qui me fait rire de cet album-là, c'est la pochette. La pochette est très belle jusqu'à temps qu'ils mettent les. Face dans l'arbre. Oui, ça c'est un peu. Mais ça, ça encore, c'est. un petit peu q u é t e i n e Mais、ouais. c'est d'inspiration 70. C'est vrai? Il y avait beaucoup de pochettes qui, qui étaient dans ce genre de, de, de, de, de montage graphique-là, avec ce, cette espèce de. de moi je p r r a i d r e ça, de design graphique-là. C'est vraiment d'inspiration 70. L'ensemble de la pochette fait très 70.、Oh, oui, c'est sûr,、oh. sûr. Puis la musique aussi.、Euh, autre album que toi, tu ne sembles pas avoir vraiment apprécié en ben, tant que tel. Moi, personnellement, Euh, après six pièces, je me suis dit, c'est assez, là. Ça lève pas. C'est vraiment pas dans mes, dans mes cordes. C'est pas dans mon goût. C'est comme. J'ai l'impression d'écouter un autre album de métal réchauffé,、okay. euh, monotone. C'est. Ben, C'est pas mauvais. C est, c est, ben, ouais, ça t'a pas plu. Ça t'a pas plu, c'est tout. Moi,、je、ça m'a. Je m'attendais à quelque chose de pas mal plus.、Euh, Gras. b e n pas gras, plus comme, euh, mettons, euh, à l'époque de Monk the Living ou、euh, ah. Spreading the Disease ou des trucs comme ça. C'est des albums qui ont 25 ans, Sinistros, ça. Je sais que mais ça, ces、oui. gars-là sont passés à d autre s chose. s Bien, ils jouaient ça. Moi, Worship the Music, je lui ai donné un 6,5.、Hey. Ouais. Ça veut dire que toi aussi, t as trouvé que c'était. Bien, 6,5,、euh, c'est pas si loin que ça. Je veux dire, regarde. C'est 65 ça, mon ami? C'est 65 Puis. Mais... Pis... Je m'a, j'avais pas d'attente pour End Tracks. Parce que le dernier album, w i v e Comic for You All, était correct sans plus. Il y avait quelques tonnes intéressantes, mais je veux dire, c'est un album qui était assez ordinaire en bout de ligne. J'avais pas d'attente. quand j'ai écouté Worship the Music, je me suis dit, c'est correct. C'est correct. Je le trouve meilleur que le précédent. Ben, il a donné un très bon vocal. Oui, oui, oui.、Euh, je trouve que son vocal, il est moins, Il est、euh, moins agaçant. Ben, c'est parce que là, c'est sûr qu'il y a, qu il y a, il y a 2 e s plus, là. Ben, là... il fait live, là. Il fait son vocal aussi au、oui, oui. live, oui, là. i、oui, l est、oui. capable de le faire. Il aurait pu le faire en studio. Mais il a fait, il a rabaissé son range de voix. C'est moins fatigant.、Oui. À la longue. Musicalement parlant, c'est du N-Trax. C'est du N-Trax. C'est du N-Trax que, N-Trax, pardon, que je qualifierais de correct. Sans plus. C'est ça que je dis, correct. Mais、oui. ce s t pas un album qui va passer à l'histoire. Non. C'est un album qui, personnellement, moi, je vais l'écouter pendant encore quelques semaines, à l'occasion. Des bons riffs ici et là. Mais je vais comme le comme mettre que... sur le s rayon, s puis à un moment donné, ça va peut-être faire deux, trois ans avant que je le réécoute. Là. Comme je te dis, moi, au bout de six pièces, j'ai dit, non, c'est correct.、Là. Non, moi je trouve que c'est correct. Je l'ai probablement apprécié plus que toi, mais encore là, c'est pas Peut un. Peut-être que j'avais des grosses attentes aussi, remarque. Peut-être, je sais pas. Écoute, sincèrement, Anthrax, c'est malheureusement un groupe qui aura toujours resté un peu underdog. Ben, moi personnellement, Anthrax, c'est sûr et certain que j'ai connu les. Ce qui m'a fait le plus triper dans Anthrax, c'est les trois premiers albums, là, tu sais.、Euh... Ouais. Quand, euh, quand, ils ont commencé à décider de changer, pis ils ont, sont rentrés dans le trip un peu rap, c'est e s b a s c e a J'ai comme décroché, C'est devenu une mode, cette époque-là. La mode se prêtait à ça, la bande embarquée, parce que、mm. deux, premièrement, ça leur donnait, ça leur moussait la publicité、oh, avec Public a n i m i s et compagnie, ça, qui était très en vue à l'époque.、Euh, ça leur donnait un mot d'aller chercher un, un public qui était différent, qui était supplémentaire. C'est, un a t t r a p e c'est un piège dans lequel ils sont tombés à quelque part. Parce que ça les a dénaturés totalement, Ça a fait que les amateurs d e n t r a c k s probablement comme toi et moi, allaient jusqu'à Among the Living et ainsi de suite, o n dit, ben là, c'est plus pour nous autres, tu sais. Non, c'est sûr. C'est plus d e musique qui est faite pour nous autres. Donc, ils ont perdu énormément de, fans. Et tu sais comme moi que c'est très dur à gagner. Ils C'est h r c c h e e oui, ça. c e s très t facile à les perdre. C'est ça. C'est sûr. f a t que. C'est un peu ben, comme m e t a l l i c a dans le fond.、Euh, ah, absolument, absolument. <rire> il, y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs bandes comme ça qui ont, qui ont bifurqué de ce qui était, entre guillemets, peut-être leur mission initiale. Et puis,、euh, sous prétexte de vouloir、euh, évoluer ou d'aller、euh, devenir plus trendy ou d'aller chercher un crowd différent, sont carrément plantés dans le, dans le champ, là. C'est ça. ça. Bref. Ceci étant dit, il est 20h22 et、euh, je continue avec mon deuxième bloc、euh, qui, celui-ci, ma foi, est assez, je dirais, par moment,、euh, euh, C'est un bloc de mal de tête. C'est un bloc Je l'ai dit en entrée d'émission que ce serait du très mauvais métal, voire poche. <rire> non, blague à part, c'est pas du mauvais métal, mais c'est très, très, c'est très mélangé. Là-dedans, on va entendre、euh, du, du death metal très old school, on va entendre du death metal plus actuel, on va entendre du, pratiquement du punk par moment, on va entendre du grind, on va entendre du,、euh, du gore. Donc、bon. c'est très helter-skelter. C'est très helter-skelter, effectivement. <rire> Bref,、euh, on va entendre à l'instant、euh, Obituary, la pièce On the Floor. c é t a t une demande pour、euh, John Sapper. e、euh, t John, n a i t crainte, tu entendras d'autres trucs que, que tu as demandé, comme Ball Thrower, mais je te réserve aussi quelques petites surprises que tu vas sûrement être très heureux d'entendre. Donc, allons-y avec ce bloc、euh, très éclaté pour amateurs avertis avisés seulement.、Euh, prenez garde.、Euh, Donc, ça ne s'adresse pas à moi. <rire>、euh, tout ce que je fais ne s'adresse pas à toi. <rire> Donc, ici, il y a un avis de. d'ébullition. b e <rire> n d'avouer effectivement. Un avis d'effet de, de, de, secondaire. Go. The new f o r m of lies w i n the end I'll find you there c And in the times I Your cult is、like、a time e t that f i e d You r c o l t dislike y o certain death The disrespect i n g e fire In i t m Spoiled by reflecting stones I turn c a p i t a l i z e d on sacred ground, boldly crossed n d burned Decapitated, u t i let it come l d down to your head With the end, f r o z e n to retire d i s r e s p e c t e d g Soil lost its head, we reckoned it's a new form of light. With the end I'll f i n d y o u there, we're getting an anti-fight. Though this line is t certain death, w e disrespecting my day. w falling to the first sacred ground, the results that never end. On the floor. On the floor. on the floor! on the floor! I'm sorry. Caractérisé par la perte de la motricité volontaire et de la sensibilité avec une hypertonie s'opposant à toute tentative de mobilisation, observée dans les états hypnotiques, hystérie et la schizophrénie. Chaque semaine, Catalepsie analyse un thème sous toutes ses coutures et toutes ses formes. Cessez tout mouvement et soyez des nôtres les lundis de 20h à 22h sur les ondes de c e s Fou, 89.1 et Femme.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 89%。 マー i ィッツの最も s いモービー・アンジョー。モービー・アンジョー。え、私たちの最もいいモービー・アンジョー。え、私た l の最もい i モー u ー・アンジョ s Critiquaillage. i l y en a qui se ravisent, hein? C'est vrai? Oui. Il y en a qui se sont ravisés pour dire, ah, après quelques écoutes, finalement, il y a des bons éléments qui ressortent de l'album. Gang de pourris. Ah, u、ouais, euh... uh, a Gang de caves. Ça écoute un album, ça écoute 5、uh, secondes de chaque pièce. Je ne m'aime pas ça. Non.、Uh, gang、hein? de moutons. C'est pourri. Ah, mais là,、vrai. finalement, il y a peut-être du monde qui l'aime. C'est peut-être、ouais, bon.、Ouais, C'est、euh... un bon album. C'est un bon album. Tenez-le-vous pour dire, si vous n'aimez pas cet album-là, vous connaissez que dalle. p u t e n e z l e v o u s pour dire qu'il va faire partie de le. Du, parce que, d e <rire> la revue 2011 e n en entier. C'est parce que cette année, la revue 2011,、euh, on va embarquer dans un petit côté un peu plus différent qu'année passée.、Euh, oui, effectivement, tu seras pas là. <rire> n c'est ça. Non, c'est qu'on va se faire un top,、euh, top, top. Un top, top, top, top. Top, top, top. Top lag, garçon. Ce qu'il veut dire, c'est que tout ce que Penn Dragon a aimé, c'est exclu. <rire> effectivement. Non,、euh, blague à part, c'est qu'on va faire、euh, tout ce qui est comme pareil de chacun de notre côté. va se retrouver dans une émission qui va être.、Euh, Les tops de réanimation, dans le fond. Effectivement. Je veux dire que si Pendragon a aimé un album que j'ai aimé également, ben, cet album-là va se retrouver dans le top réanimation.、Mm -hmm. i l risque de se trouver dans le top de réanimation. Ah, <rire> pas il risque, c'est clair. Parce que toi-même, tu te l'es procuré. Eh oui. C'est beaucoup dire. C'est pas clair, ben, ça sera Georgette, ou b e l o n Pierrette.、Ah, c'est clair, de jour ni jamais. En、bien. parlant de ce que je n'ai pas aimé,、euh, c'est, ça me fait penser que, Euh, le Rock Master va être avec nous le mardi 18 octobre prochain. On va v o i r du soin. Oui, pour、euh, présenter tout ce que je ne voudrais pas entendre. Effectivement. Oui, mais toi, je sais déjà quel bord tu vas prendre, e s p è c e de judas. Bah、bon, faut... non, je ne prends jamais de bord personne. C'est un vrai roseau, il ventre à droite, il penche à droite. Ben non. Non, non. Moi, ça je me donneur, suis pas, solide、hein? comme un rock. Moi, il ventre, je reste debout. Oui, solide comme un rock.、Euh... Tu sais qu'il y a des rocks qui s'effritent, hein. Ah,、ouais, le r o c h e r p e r c é est bien parti. Oui, effectivement. Puis, puis, il y a des puis, trous de l i m i g i o n Il y a des r o c s qui sont moins bons que d'autres. Ah,、ouais, il y a du r o c qui est pas mal pour t r e p o r r i effectivement. Bref, avant Morbid Angel, nous avions Bull Thrower, une demande spéciale pour John Supper et la pièce Entrenched que l'on retrouve sur d o o s Want's Loyal de 2005. Dernière a p p a r u t i o n de cette formation sur l'étiquette Metal Blade. Ça fait quand même, je dirais, presque six ans que Bull Thrower n a rien sorti. Il serait temps qu'ils se r é v i s e parce que le dernier album est super bon. Donc,、euh, j'imagine qu'ils seront capables de sortir un prochain album qui va être au moins égal à celui-là, ce qui serait fort intéressant. Auparavant, nous avions Venomous Concept et la pièce Water Cooler.、Euh, Venomous Concept, euh, formation,、euh, je dirais non pas All-Star Band, ça serait un peu exagéré, mais quand même, qui met、euh, Shane Embury de Nippon Death en vedette, Dan Lilker, que l'on connaît pour bien des bandes, Uh, Kevin Sharp, qui est le chanteur de b r u t a l Truth, qu'on a entendu juste,、euh, avant. Et Dan Herrera, Danny Herrera, qui est XFE Factory.、Uh, justement, avant,、uh, Venomous Concept, la pièce étant w a t e r c o o l e r tirée de Poison Apple de 2008, nous avions b r u t a l Truth et la pièce de j i m i n e z Cricket. <coughs> qui arrête donc, toi, f a t i g u é Excusez.、Uh, ouais, ouais, c'est ça. On s e p c u s e pas, on fait attention. Ouais, pardon. J'ai besoin De tousser encore, d'éternuer, un, un petit rapport, je ne sais pas. <rire> allez-vous, allez-vous allez mourir ailleurs.、Euh, Qu'est-ce que je disais? Gemini's Cricket de Brittle Truth est tiré de l'album Sounds of the Animal Kingdom qui est paru en 1987 sur Relapse Six Feet Under. Et la voix non moins méconnaissable. De ce cher Chris Barnes, la pièce Shot in the Head, qui est tirée du dernier album Death Ritual, ben, je dis dernier album original, là, parce qu'ils ont fait le, Graveyard, Graveyard. v o l u m e 14, ou je sais pas quoi, là.、Euh, donc, Death Ritual, qui est paru en 2008 sur Metal Blade, la <coughs> Palm Death, et la pièce Reflect on Conflict, que l'on retrouve sur Inside the Torn Apart. Qui est p e r u en 97 sur e r a c e c'est un des très bons albums. De très bons albums, très bons albums. Un album, album un album. Un album. album un un, ta, un, un album. C'est un des très bons NAS albums de n é p a n d e t t e Torture Killer, et encore une fois. La voix encore plus bizarroïde de Chris Barnes, puisque c'était un de ses side projects. La pièce étant Funeral for the Masses, masses c'est ça, effectivement, tiré de l'album Swarm, qui est paré en 2006 sur Metal Blade. Et nous avions ouvert avec Arbitrary pour John Supper, la pièce On the Floor, tiré du, de l'album Frozen in Time en 2005, qui ramenait la formation floridienne Arbitrary après de nombreuses années d'inactivité. Des、et、choses qui arrivent. L'album avait un titre tout à propos, hein, Frozen in Time, parce que honnêtement, cet album-là, quand, quand il est sorti, il n'y avait tellement pas changé de voix et de style qu'on avait l'impression que l'album précédent était de l'année dernière. Ben, C'est bon. Moi, c'est vraiment cool, effectivement.、Euh, Puis après, ça s'est commencé à se gâcher un peu, par exemple. Ça se peut. ça se peut.、Euh, ceci étant dit, Sinistre Rose. C'est moi-même à l'appareil. Ah oui, il, faut, il fallait que j'apporte un n é r a t u m Un n é r a t u m Ouais. L'album de Aid Sphere porte le titre, le nouvel album de Aid Sphere qui p a r t i qui sera le, le, 26, 26 septembre? Je sais, tu, j sais c o r e tout, mais. Ah, m e s s on s'en fout, donne le titre, pis u on continue, on passe à un autre a u m n o n non, non, toi, là, mets-toi tes affaires. 27 septembre. Porte le titre de The Great Blood、bon. okay. Okay. Okay. j o u m n i n g Bon. que je vais faire la corrective sur le site, je vous、oui. le promets. En fait, je vous incite à aller voir l e s réanimation s AD.com pour aller voir plein d'informations qui sont non pertinentes, qui sont probablement même tous erronées. On en invente beaucoup, mais, mais c'est、oui. tellement, tellement agréable. c e s t juste drôle d'écrire un paquet de mots qui ne servent à rien. <rire> <rire> Et qui n'ont même pas de sens entre eux. Si s t en p l a i n Ta deuxième présentation, mon cher assistant-chef. b e n pour les amateurs de old school、euh, crossover que nous sommes,、euh, j'ai、ouais. fait la découverte d'un petit b a n d américain qui s'appelle Indefense. Tout est là. Des tounes courtes. Ben oui, hein? Dans le tapis, des mush beats, pis de l'humour noir. Il y a des titres de tounes genre Entoxic d Justice for All,、ouais. Reinventing Rob h Alford, <laughs> Black Metal Mania, Moshel. Moshel. l Moshel, l ma belle, sans r i e q u i r i m e n t avec la moche, c'est bon. Moshel, l Mosh you to hell. <laughs> ouais, Mosh you to hell, <laughs> c e sais. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est cool. Puis、euh, la première pièce, The Police Are Fucking Rad. Puis ce qui est drôle, c'est que t écoutes la pièce, puis il dit Every breath you take, every move you make. C'est vrai. <rire> oui. Ah、oh, ouais. C'est vraiment comique.、S、Ils ne se prennent pas au sérieux, d'après moi, ces gens-là. S'ils se prennent au sérieux, bien, allez vous faire、euh, soigner. C'est cela. Enfin, J'ai choisi、euh, les sept premières pièces de l'album.、Euh, qui en comportent sept. Qui en, non, qui en comportent quand même plusieurs. Je pense que c'est 14, euh, mais. Euh, 14 pièces pour 28 minutes environ. C'est un、euh, peu court, par exemple. C'est court, c'est court,、oui. mais c'est pas grave. Fait qu'on voyait avec un 14 minutes、euh, 19 secondes bien placé avec、euh, In Defense, l'album Party Lines and Politics、euh, qui est paru le 2 mai 2011 sur Profane Existence. 1, 2, 3, go, Mush! Et Ratum, o une fois de plus, je voulais continuer sur Mobile a n g e l Alors, p r e n d s comment ça, Sinistros? Comment t'as fait ça? Je t'ai dit de recommencer. Ah, s t mieux de recommencer.、Ah, écoute, c'est subliminal. Moi, Mobile Angels, c'est ce comment j'aime ça. Ok, es-tu suis... prêt?、Euh, je pense que oui. Un, deux, trois, gap, moche! you 14 et 15 octobre prochain à la b a t i s t e Industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et c i p o 9 présente le Trois-Rivières Metal Fest 11e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h é i s m Cryptoxy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à Trois-Rivières, Maple Bear. Cavalera Conspiracy. ビリアン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテ、オコリマソン et au ワー・リヴィアメタル・ポンコおよそ40ドル pour un soir o u 0ドル pour les deux soirs。q u a n i t limitée。CD compilation double r e m i s gratuitement à l'entrée u n e gracieuseté de Galley Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement t a l de l'année.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 Pour faciliter vos déplacements, de nouveaux circuits de transport collectif sont maintenant disponibles, unissant les territoires d'Echeneau, s x Latuc, Masquinongé, Mekinac, Shawinigan et Trois-Rivières. Qualité et efficacité, le réseau de transport de la Mauricie, une solution à vos destinations. Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez letransportmauricie.com. B4. B4. A17. A17. R34. r 3 4 i 4 <Bar rique! S> 1 i 4 1 k 7 0 k、oh, 7 0 b a r i q o、oh! ho! n a un gagnant pour le prix de la barique! Vous aurez le choix, monsieur, parmi plus de 350 sortes de bières de microbrasserie québécoise. Des paniers cadeaux, du foge, des terrines, du jerky, des verres à bière, tout pour avoir du plaisir. Avec leurs judicieux c o n s e i l vous êtes certain de trouver tout ce que vous cherchez. Allez les voir au 4170, boulevard des Forges, face au centre Les Rivières.、Hey. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter.、Right. 89.1. MTV.、Woo! Makes me want t smoke crack! 21h23. On a pris un petit peu de retard sur les pubs, mais on est désolé.、Euh, on n'est pas bon. Eh non, on est pourri, pourri, pourri, pourri maman, pourri. Pourri. Et on vient d'entendre la formation américaine In Defense avec l'album Party Lines and Politics.、Euh, on a entendu des pièces Party Lines and Politics, Black Metal Mania, Mush Hell, Mush Tudo Hell, Reinventing Rob Alford,、uh, Corporate Bailout. デモクラシー・ハイ・ファイ・ the police are fucking rad ッド・ e ッド・エッ v e ッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・ u ッド・エ e ド・エッド・ a ッド・エッド・エッド・エッド・ n ッ e エ t ド・エッ o エッド・エッド・ o ッド・エッ n エッド・エッド・エッド・エッ e エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・ o l ド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エッド・エ Et à mon tour de vous présenter un album, cette fois-ci, qui est le dernier Tante Lucille. Tante Lucille, Les ben, meilleurs sert, contes ça, de Tante ouais, Lucille. C'est ça.、Oui. C'est quasiment ça, finalement. <rire> ben oui, t Un petit peu plus destroy, là. Oui, mais,、ouais, mais c'est probablement tout aussi、euh, joyeux pour les enfants. C'est les, les, les, les, les contes d'Oncle Tom. Oui, Oncle Tom, qui était un magicien、oui. quand j'étais jeune. C'est lui parce qu'il a, <rire> a, <bu, rire> a, a bu un petit peu. <rire> Il a changé un peu de physionomie aussi. Probablement, c'est <rire> les ravages de l'alcool.、Euh, Tom Angel Ripper, qui fait aussi carrière solo en plus d'évoluer avec Saddam. Et、euh, ce n'est pas son premier album solo. Non, c'est son on, cinquième. Son cinquième album, effectivement.、Euh, moi, honnêtement, je ne connais que celui-là. J'avais entendu quelques pièces、euh, ici et là. J'avais connu. Euh, deux albums avec sa participation avec Desperados.、Euh, okay. Il n'est plus là-dedans. Desperados, c'était plus、euh, un peu code, un western、euh, metal.、Okay. Fond, là, okay. un, avec pas, un nom comme ça. C'était assez intéressant comme concept, mais c'est parce qu'au bout de deux albums, tu te tannes assez rapidement. e l a fait、aussi. le tour assez vite. Ici, moi, je trouve que、euh, Tom Angel Ripper, Uncle Tom Angel Ripper,、euh, nous, a, nous apporte un, un nouvel album qui、euh, ne peut pas laisser personne indifférent. Ah,、oh、non. Ben, c'est drôle parce qu'on s'en est parlé la semaine passée. Oui. Puis en même temps, on l'écoutait dans, dans, dans nos demeures respectives. Effectivement. Quand on s'en est parlé, hé,、eh, oui, moi aussi, j'ai écouté ça, c'est bien. Ah, ça, o effectivement. c'est, un album, comme tu l'as dit, c'est festif, c'est joyeux,、euh, c'est un album de party,、oh, c'est un album,、oh, c'est un, al、euh, un album que tu pourrais,、euh... qui pourrait même passer à rigueur dans une Bavaroise. Vois, ben, ça. Bavaroise, ça, ben, pu, ben,、euh, c e s t u n petit peu d e s t r o ï là. Un petit peu destroy, effectivement. e mais c'est un album de bière, là. Ça i s C'est un album de beveries. C'est un album de Let's Get Party, One, Two, Three, ben, Four. Ben, tu vas faire un aparté de tes chums.、Euh, tu te lances pas avec des albums de Corpiclani, tout de fun. Ben oui, effectivement. Ah Ben oui, c'est en plein ça.、Ouais. On va écouter quatre pièces tirées d'albums et、euh, vous allez me, me faire、euh, l'immense et、euh, insime. Euh, honneur, que je ne, sois pas obligé de nommer les noms avant le retour du... Ben, l je peux t'y nommer, si tu veux. Moi, c'est pas un problème. Non, ben, regarde, on le fera tout à l'heure, là. C'est tiré de l'album Knock S. Bibendum. C'est paru il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine, sur Drakkar Record. On va se taper quatre pièces de Uncle Tom, Angel Ripper. Ben, je peux te dire le premier. Ça va être la pièce éponyme. Knock S. Bibendum, b n d u e n d m b i e n d u m c l e Tom. Petit bonhomme, Bum, Bum, Bum. C'est cela. Go. Settle Party. Eh、hey、oui, c'est d e même tout le long de l'album. Oui, <rire> c'est d e même tout le long de l'album. Bon, je vais faire un effort et soyez indulgent vers moi pour que je puisse tenter de lire. Et j'ai du bien de tenter de lire、ah、et ouais, de prononcer voici, les va, titres. Vas-y, mon indulgent. Oui, c'est ça. On vient d'entendre la. d、ouais, é voilà, tu me <rire> mens confiance, o <toi? rire> n vient d'entendre la pièce In Junkers Neep. Ça sent i e n bien. t r o u i r e C'était précédé par Off, i m m e r and a Wig. C'est bon, c'est bon. Et juste auparavant, nous avions, restez-tu, o u a bon. On avait, e Wender, Zapf, Han, k r a e n t Et nous avions ouvert avec Nock, S, bibendum.、Ah, ça, bibendum, ça, bibendum, ça, bibendum. ça, je l'ai bien, bibendum, ça. Bibendum, C'est tiré de l'album du même nom, Knock S. Bibendum, qui est paru il y a quelques semaines à peine sur Drakka Record. r J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous inciter à vouloir découvrir l'album en entier parce que c'est tout bon comme Excellent. ça. Excellent. Ça va faire partie dans le top, top, top.、Euh... Alors, à, moi, tu commences à me faire vraiment peur. Je pense que le top 2011 devrait、il、commencer peut-être peut même la semaine prochaine <rire> pour arriver en 2013 en même temps que tout le monde. Oui. C'est vrai qu'on a du temps à mettre. L'enfer, c'est l'enfer. Heureusement, ce s t pas des albums complets qu'on va présenter, puisqu'on n'en finira bien pas. Bien bien On pourrait bien consacrer bien. les dix prochaines années de réanimation à、enfin, faire ça. Bref, on va terminer. C'est encore à toi qu'incomble de nous clore cette édition de réanimation avec, malheureusement pas, probablement pas, je dois dire, l'ensemble des pièces que tu avais choisies. Il est quelle heure, non? Il est 43, 21h43. Et bon, on va y aller à, à peu près, à peu près 43. On est bon pour la première, la deuxième, puis, euh, puis, euh, puis, euh, on reviendra en nombre, p u i on verra ça. Alors, on va y aller tout de suite avec、euh, formation Trash.、Euh Suédoise,、euh, qui s'appelle Immaculate avec la pièce Trash Metal Avenger. C'est tiré de Atheist Crusade paru en 2010 sur Stormspell Records. c i a o formation allemande、ヘッショット、アクラピエス、セ・ハル・レ・マンス、チ e ッシュ・エイ・セティ。え、ノー、スネパー・レ・ド・ポリス、チェッシュ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エ s エイ・エイ・ i イ・エ i エ a エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・ e イ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・エイ・ nous serons là Ah, t'es-tu là, semaine prochaine? Ben, je s u i posé. o k、okay. Je n a v a i s rien d'autre sur le programme. <rire> okay. l <rire> a u t e prochain, nous serons là. Moi, je vais vous présenter aussi quelque chose. J'ai pas encore vraiment décidé ce que ce serait. Moi bon, non plus. Donc, ça sera une surprise. Bon, on va l'annoncer sur le site de réanimation AD.com à la section spéciale.、Euh, suivez ça au courant de la semaine. Vous allez avoir les informations. Euh, et euh, nous aurons probablement d'autres choses、euh, qui sont tout à fait inutiles à vous entretenir. Et, comme d'habitude. Et、euh, sur ce,、eh、bien, on va terminer avec、euh, Book of Blackheart avec la pièce Cross Contamination. Sur ce,、hey、allez tous vous, vous faire foutre. Go!